Quelle est la première Qibla pour les musulmans La mosquée Al-Aqsa est la première Qibla pour les musulmans. Ô oh Allah, libère-la de l'occupation des juifs.